Elle portait un grand fichu de cotonade blanche, un chapeau de paille cousue, et gardait presque toujours un tablier de taffetas noir. Sortant peu du logis, elle usait peu de souliers. Enfin, elle ne voulait jamais rien pour elle. Aussi grandet saisi parfois d'un remords, en se rappelant le longtemps écoulé depuis le jour où il avait donné six francs à sa femme, stipulait-il toujours des épingles pour elle en vendant ses récoltes de l'année Les quatre ou cinq louis offerts par le Hollandais ou le Belge acquéreur de la vendange Grandet formaient le plus clair des revenus annuels de Madame Grandet. Mais quand elle avait reçu ces cinq louis, son mari lui disait souvent, comme si leur bourse était commune, « As-tu quelques sous à me prêter ?» Et la pauvre femme, heureuse de pouvoir faire quelque chose pour un homme que son confesseur lui représentait comme son seigneur et maître, lui rendait, dans le courant de l'hiver, Quelques écus sur l'argent des épingles Lorsque Grandet tirait de sa poche la pièce de cent sous Allouée par moi pour les menus dépenses Le fil, les aiguilles et la toilette de sa fille Il ne manquait jamais, après avoir boutonné son gousset De dire à sa femme « Et toi, la mère, veux-tu quelque chose ?»« Mon ami, répondait Madame Grandet Animée par un sentiment de dignité maternelle Nous verrons cela Sublimité perdue Grandet se croyait très généreux envers sa femme. Les philosophes qui rencontrent des Nanon, des Madame Grandet, des Eugénie, ne sont-ils pas en droit de trouver que l'ironie est le fond du caractère de la Providence Après ce dîner, où pour la première fois il fut question du mariage d'Eugénie, Nanon alla chercher une bouteille de cassis dans la chambre de M. Grandet et manqua de tomber en descendant. « Grande bête !» lui dit son maître. « Est-ce que tu te laisserais choir comme une autre, toi ?»« Monsieur, c'est cette marche de votre escalier qui ne tient pas. »« Elle a raison, » dit Madame Grandet. « Vous auriez dû la faire accommoder depuis longtemps. Hier, Eugénie a failli s'y fouler le pied. »« Tiens, » dit Grandet à Nanon en la voyant toute pâle, « puisque c'est la naissance de Génie et que t'as manqué de tomber, prends un petit verre de cassis pour te remettre. »« Ma foi, je l'ai bien gagné, » dit Nanon. À ma place, il y a bien des gens qui auraient cassé la bouteille, mais je me serais plutôt cassé le coude pour la tenir en l'air. « Ce pauvre nanon !» dit Grandet en lui versant le cassis. « T'es-tu fait mal ?» lui dit Eugénie en la regardant avec intérêt. Euh, « Non, puisque je me suis retenu en me fichant sur mes reins. »« Eh bien, puisque c'est la naissance de d'Eugénie, » dit Grandet, « je vais vous raccommoder votre marche. » « Vous ne savez pas, vous autres, mettre le pied dans le coin à l'endroit où elle est encore solide. » Grandet prit la chandelle, laissa sa femme, sa fille et sa servante sans autre lumière que celle du foyer qui jetait de vives flammes et alla dans le fournil chercher des planches, des clous et ses outils. « Faut-il vous aider ?» lui cria Nanon en l'entendant frapper dans l'escalier. « Non, non, ça me connaît !» répondit l'ancien tonnelier. Au moment où Grandet raccommodait lui-même son escalier vermoulu, et sifflait à tue-tête en souvenir de ces jeunes années, les trois Cruchot frappèrent à la porte. « C'était vous, Monsieur Cruchot ?» demanda Nanon en regardant par la petite grille. « Oui, » répondit le président. Nanon ouvrit la porte et la lueur du foyer, qui se reflétait sous la voûte, permit aux trois Cruchot d'apercevoir l'entrée de la salle. « Ah Vous êtes des fêteux !» leur dit Nanon en sentant les fleurs. « Excusez, messieurs !» cria Grandet en reconnaissant la voix de ses amis. « Je suis à vous !»« Oh, je suis pas fier, je rafistole moi-même une marche de mon escalier !»« Faites, faites, monsieur Grandet !»« Charbonnier, est mère chez lui !» dit sentencieusement le président en riant tout seul de son allusion que personne ne comprit. Madame et Mademoiselle Grandet se levèrent. Le président, profitant de l'obscurité, dit alors à Eugénie « Me permettez-vous, mademoiselle, de vous souhaiter aujourd'hui que vous venez de naître ?» Une suite d'années heureuses et la continuation de la santé dont vous jouissez. » Il offrit un gros bouquet de fleurs rares à saumur, puis serrant l'héritière par les coudes, il l'embrassa des deux côtés du cou avec une complaisance qui rendit Eugénie honteuse. Le président, qui ressemblait à un grand clou rouillé, croyait ainsi faire sa cour. « Ne vous gênez pas, » dit Grandet en rentrant. « Comme vous y allez les jours de fête, monsieur le président. » « Mais avec mademoiselle, répondit l'abbé Cruchot, armé de son bouquet, tous les jours seraient pour mon neveu des jours de fête. » L'abbé baisa la main de génie. Quant à maître Cruchot, il embrassa la jeune fille tout bonnement sur les deux joues et dit « Comme ça nous pousse, ça Tous les ans, douze mois !» En replaçant la lumière devant le cartel, Grandet, qui ne quittait jamais une plaisanterie et la répétait à satiété quand elle lui semblait drôle, dit « Puisque c'est la fête de génie, allumons les flambeaux !» Il ôta soigneusement les branches des candélabres, mit la bobèche à chaque piédestal, prit des mains de nanon une chandelle neuve entortillée d'un bout de papier, l'afficha dans le trou, l'assura, l'alluma, et vint s'asseoir à côté de sa femme en regardant alternativement ses amis, sa fille et les deux chandelles. L'abbé Cruchot, petit homme dodu, grassouillet, à perruques rousses et plates, à figure de vieille femme joueuse, dit en avançant ses pieds bien chaussés dans de forts souliers à graves d'argent « Les Grassins ne sont pas venus ?»« Pas encore, » dit Grandet. « Mais doivent-ils venir ?» demanda le vieux notaire en faisant grimacer sa face trouée comme une écumoire. « Je le crois, » répondit Madame Grandet.